Frères et sœurs bien-aimés, c'est vraiment une joie de retrouver le Seigneur encore aujourd'hui. Alors nous sommes entrés dans le temps de l'Avent et puis de, tout de suite nous sommes plongés dans la mission du Christ et nous voyons Jésus qui exulte de joie. Alors il faut que nous aussi nous jubilions avec lui, mais il faut que nous comprenions pourquoi il jubile. S'il nous invite à jubiler, c'est qu'il qu faut que nous comprenions pourquoi. Et je crois que nous pouvons vraiment entrer dans cette joie parce que c'est très simple ce qu'il nous ce qu'il veut nous dire aujourd'hui. Vous voyez, il vient d'envoyer ses douze disciples euh, euh, accomplir des miracles. Et, et les douze disciples viennent de revenir. Alors je ne sais plus si les douze ou les soixante-douze cette fois-ci, mais enfin bon, ils reviennent tous, ils reviennent complètement estomaqués de voir ce qu'ils viennent de voir. Parce qu'ils ont euh, chassé des démons, ils ont guéri des malades, ils ont remis debout des estropiés, ils ont guéri des aveugles et des sourds. Ils ont vu tant de choses merveilleuses et Jésus lui-même les voit rentrer. Et quand il les voit rentrer, eh bien, il lui raconte tout ce qu'ils ont vu. Et là, Jésus est en train de réaliser que oui, oui Dieu est en train d'agir à travers les hommes. Que non seulement à travers lui, mais que la puissance, sa puissance à lui, puisqu'il est Dieu, sa puissance à lui passe dans les hommes et que oui, le, le plan de Dieu est en train de se réaliser son plan, le plan divin le plan du Père éternel, le plan du Fils le plan du Saint-Esprit sont en train de se réaliser c'est la raison de sa joie il se dit ça y est, ça fonctionne ça marche, c'est parti et pourquoi il voit que ça fonctionne eh bien, eh bien parce que pourquoi ça, le, ça le met tant en joie sous l'action de l'Esprit-Sien bien sûr c'est parce qu'il voit que Les cœurs, malgré tout, malgré le péché, malgré l'inconstance, malgré la misère de, de chaque homme, de ses douze disciples, les, leurs cœurs sont disposés à accueillir l'action de Dieu. Ils ont des cœurs d'enfants. Malgré toute la couche de crasse qu'il y a dessus, au fond, il y a un petit cœur d'enfant. Et il se rend compte que oui, oui, sous l'action de l'Esprit-Saint, il a choisi de bons hommes qui sont capables d'accueillir l'action de Dieu avec des cœurs d'enfants. Et alors, vous voyez, je crois que qu'il viendrait ici dans cette église ce matin, il nous enverrait en mission, tous, tous nous sommes là nous, rentrerions, nous verrions l'action de Dieu, nous rentrerions, et le Seigneur serait de la même joie. Il verrait que oui, dans nos cœurs à nous aussi, il y a un petit cœur d'enfant qui est capable d'accueillir l'action du Saint-Esprit. Mais il faut que nous réalisions ça aussi. Parce que bien sûr, il y a aussi toute la couche du cœur un peu adulte, dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire du cœur qui ne fait pas confiance, qui n'accepte pas de poser des actes prophétiques, qui n'accepte pas d'être vulnérable, qui n'accepte pas de laisser Dieu agir à travers lui, qui n'accepte pas d'être, de paraître peut-être un peu ridicule en croyant que Dieu peut réaliser des choses merveilleuses. Vous voyez cette première lecture que nous avons lue On pourrait dire que c'est une lecture pour les enfants. Le Seigneur nous décrit par la bouche d'Isaïe quel sera le bonheur du paradis, l'harmonie extraordinaire du paradis. Alors on voit tous les animaux sont ensemble, le lion et le, le, le veau, je crois, vont, vont, avoir, vont jouer ensemble et puis ils vont être conduits par un petit enfant. Vous aurez l'ours et, et, et, et, et la vache qui vont, vont paître ensemble. Alors tout ça, ça nous paraît complètement impossible. Et pourtant, vous voyez, le Seigneur nous dit, il faut que vous ayez des cœurs d'enfants pour croire que tout ça est possible. Pour croire que l'action de Dieu peut faire des choses qui sont complètement folles. Que Dieu peut agir à travers vous. Que Dieu peut agir dans notre monde pour transformer les cœurs profondément jusqu'à la nature elle-même qui peut être renouvelée par l'action de Dieu par la puissance du Saint-Esprit. Et nous avons des exemples de ça, des exemples très concrets, très réels, très documentés. Regardez, le grand saint Séraphime de Sarov, saint de la Grande Russie, qui, on raconte, on le sait, a vécu des années, des années, euh, en ermitage. Alors, il a fait beaucoup de pénitence, il a vécu pendant des années sur une pierre, à genoux, en priant, en, en faisant pénitence. Et puis, il a vécu dans un ermitage au fond des bois, Et les petits-enfants s'approchaient. Ils adoraient voir ce, cet homme qui sortait de sa petite cabane. Et un jour, ils ont vu un ours qui s'est approché de la cabane. Alors, ils se sont cachés et ils ont vu que l'ours attendait à l'entrée de la cabane, que Séraphim sorte pour lui donner à manger. Et Séraphim caresse l'ours. Vous voyez, un ours sauvage, un ours terrible, un ours très dangereux. Mais vous voyez, par la... la La, la puissance de l'Esprit, la puissance de Dieu qui agissait dans cet homme qui était tout petit devant Dieu, eh bien, l'harmonie de la nature se faisait tout autour de lui. Et on disait qu'autour de son ermitage poussaient des fleurs toute l'année, à travers la neige. Incroyable Vous voyez, ça, c'est la foi des enfants. Mais il faut que nous ayons cette foi-là, nous aussi, pour, nous, pour que nous voyions des choses extraordinaires se produire autour de nous, pour que nous puissions, permettions à Dieu d'agir. Et si nous avons cette foi, alors nous faisons la joie de Jésus. Hein, Jésus dit à ses disciples « Voyez, beaucoup de rois ont voulu voir ce que vous voyez, mais c'était des rois. C'était des rois qui avaient le pouvoir, c'était des rois qui malheureusement avaient beaucoup de mal devant les responsabilités qui étaient les leurs, de s'abandonner dans les mains de Dieu. » Et vous, vous voyez, vous me connaissez, vous m'avez vous vu agir et vous aussi vous vous laissez abandonner dans les mains de Dieu. Et vous, vous voyez. Et beaucoup de rois ont voulu le voir et ne l'ont pas vu. Mais vous, vous le voyez. Alors, soyez dans la joie, réjouissez-vous parce que Dieu est là, Dieu agit à travers vous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen.